Unité 1, leçon 2, exercice 2. Posez la question. Écoutez pour vérifier. A. Français, elle. Elle est française. B. Polonais, il. Il est polonais. C. Mexicain, elle. Elle est mexicaine. D. Belge. Elle. Elle est belge. E. Argentin. Elle. Elle est argentine. F. Allemand. Il. Il est allemand